Unité 2, leçon 4, exercice 4. Écoutez. Marie et Lucas parlent des vacances. Répondez. En été, je suis en vacances sur la côte d'Azur. Tu viens D'accord. Tu viens quand En juillet Non, en juillet, je vais à Lyon, au festival de Fourvière. Tout le mois Non, du 10 au 25 juillet. v i e n s après le 25. Ok. La première semaine d'août D'accord. Bon, j'arrive le 2 août. Ok, c'est noté.